Je suis désolée de vous demander de vous en aller tous, mais je trouve que cette soirée est tout à fait ratée. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir.